Bonjour à tous et bienvenue dans Napote Pomo 2016, la suite, deuxième épisode, avec donc un petit tour des titres en français sur sysits.net. On va commencer tout de suite cette deuxième édition avec H. Hill. Le titre, c'est L'air de Rien, c'est extrait de l'album Les Fleurs du Mal, et c'est sorti en 2009. J'adore les dîners entre amis, il y a toujours... Des filles jolies, des gars qui racontent des histoires, s'endorment sans s'en apercevoir. Je me suis rendu à cette soirée, accompagné de ma fiancée. Et comme au club m'aide en été, il y avait des filles très apprêtées. Au début de l'apéro, elle est venue me frotter le dos Vêtue d'un chemisier décolleté, d'une jupe et deux bottes à lacets. Les L'éfficance a une idée, peu importe que vous soyez maqués. Ça vous regarde droit dans les yeux, prête à vous sortir Le grand jeu Elle a mis sa main sur mes genoux sous la table, un été au mois d'août, tout en continuant de discuter, l'air de rien avec ma fiancée. Oh, quelle soirée. Après trois heures bien établées, on a vu arriver. sub star américaine Avec des Santiago et des chaînes. <musique> Croyez-vous que ça aurait changé L'attitude de la belle Alizée? Elle m'a murmuré à l'oreille Je crois que tu vas me raccompagner Elle a mis sa main sur mes, mes genoux sous, sous la table, table. Un été au mois d'août En continuant de discuter, l'air de rien avec ma fiancée Wow, oh, quoi qu'elle soirée Je l'ai regardé dans les yeux, je crois me souvenir qu'ils sont bleus Je lui ai dit tu es très joli mais tu vois gaffe y comme un souci J'aime bien les filles entreprenantes Ça évite bien des tourmentes Mais je veux pas finir Oh non pas finir Pas finir comme lui dans la Pas finir, oh non, pas finir, pas finir comme lui dans l'allée. Elle a mis sa main sur mes genoux, sous la table, un été au mois d'août, tout en continuant de discuter, l'air de rien avec ma fiancée. Oh. Elle a mis sa main sur mes genoux, sous la table, un été au mois d'août de discuter l'air de rien avec ma fiancée Ouais, à quelle soirée? quelle soirée? quelle soirée? quelle soirée? À quelle soirée? Allez, on est bien dans l'ambiance des chansons françaises qui bougent un peu. Alors, on va écouter une chanson par David Lostana. Ça s'appelle Je suis un pantin. C'est extrait de l'album Du soir au matin qui est sorti en 2012. Je suis un pantin. Comme vous et les animaux, j'avance avec le troupeau. Je ne vois jamais de côté. Sur le bout de mon nez Frétillant par tous les membres Je me confonds dans le nombre De similaires idiots Qui marchent en courbant le dos De similaires idiots Qui marchent en courbant le dos Je suis un pantin Dieu que le chemin m'ennuie, rectiligne sans folie, vers le gouffre interminable, compositions minable. Alors avant de crever, je serrais de cisailler. à mes poignets les ficelles qui me suspendaient du ciel, à mes poignets les ficelles qui me suspendaient du ciel. Je suis un pantin. Je suis bon important. Je suis un pantin Je suis un pantin Je suis un pantin voilà c'est tout pour aujourd'hui c'était les deux titres de la, de la journée alors je vous rappelle que vous pouvez voter pour ces titres sur le site cchits.net ce qui permettra d'établir le classement hebdomadaire et le classement mensuel et potentiellement de retrouver ces titres sur le podcast de CiciHits. Hits euh, et bien c'est tout pour aujourd'hui donc on se retrouve demain si tout va bien d'ici là prenez soin de vous ciao ciao